Activité 3, page 11. Écoutez l'alphabet. A comme arc de triomphe. B comme bateau-mouche. C comme chien. D comme dôme. E comme euro. F comme comme fatigant G comme grand magasin H comme les Halles I comme île de la cité J comme la Joconde K comme kiosque L comme Luxembourg M comme Montmartre N comme Notre-Dame O comme Opéra P comme Paname Q comme Quai R comme Réverbère S comme sacré cœur T comme tour Eiffel U comme utile V comme vélo W comme weekend X comme 10e arrondissement Y comme Yves Saint Laurent Z comme Zang